บุกทูสามสิบสามที่สถานีรถไฟรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Quand part le prochain train pour Berlin? Quand part le prochain train pour Berlin? รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Quand part le prochain train pour Paris? Quand, par train pour Paris quand part le prochain train pour Paris? รถไฟไปลอนดอนเที nomadil, elmer, ่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Quand part le prochain train pour Londres? Quand par le prochain train pour Londres? À quelle heure par le train pour Varsovie? À quelle heure par le train pour Varsovie? À quelle heure par le, le train pour Stockholm? À quelle heure par le train pour Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ l ะเค u เลอร์ไป l e train pour b u d ดาเปสต์อ e เ l วเลอร์ไปร์ le train pour b ด d a p e s t ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะเจ u าวูดเรสบิลเล็ตปูร์ม d ดริดเจ้าวูดเรสบิลเล็ตปูร์มา d r i d ดิฉันต้องการตั๋วไปปรางหนึ่งที่ค่ะ Je voudrais un billet pour Prague. Je voudrais un billet pour Prague. Tishan, tu as besoin u n billet pour Berne. Je voudrais un billet pour Berne. Le train arrive à Vienne. Quand est-ce que le train arrive à Vienne? Quand est-ce que le train arrive à Vienne? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ est-ce que je dois changer de t r a i รอสคัวอรอรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะเดเค็ลเค็ย์ปาร์เดอทรินเดเค็ลเค็ย์ป t ร์เดอทรรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะไอย่าติลอันวากงลีดดังเลอทร Y a-t-il une voiture lit dans le train? D'ici, je v e u s un aller simple pour Bruxelles. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. D'ici, je v e u s un aller-retour pour Copenhague. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. a n combien coûte une place en wagon lit? Combien coûte une place en voiture lit?